إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وشد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 amma ba'd fa in asdaq alhadith kitabullah wa ahsan alhadi hadith muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah donc comme promis le thème de ce cours pour ce soir inchallah concerne la biographie la vie d'un grand savant de ce siècle du siècle passé un grand savant du Maroc qui est connu mondialement parce que c'est un savant qui a beaucoup voyagé et qui a vécu dans beaucoup de pays que ce soit des pays musulmans en général mais il lui est arrivé aussi d'être de se retrouver dans des pays occidentaux dans son parcours et qui a vécu presque 100 ans et c'est Al-Allama le grand savant Muhammad Taqiuddin Al-Hilali رحمه الله تعالى Donc pour sa biographie c'est celle qu'on retrouve en introduction à beaucoup de ses ouvrages et c'est la même pratiquement qu'on retrouve aussi sur le site qui lui est dédié Huwa al-Allama al-Muhaddith wal-Lughawi ash-Shahir al-Adib al-Bari والشاعر الفحل والرحاله المغربي الرائد الشيخ السلفي الدكتور محمد التقي donc c'est le grand savant spécialiste dans le domaine du hadith dans la langue arabe le littéraire le poète le grand voyageur marocain le cheikh salafi le docteur Mohamed Taqi المعروف بمحمد تقي الدين connu le nom de Muhammad Taqiuddin kunyatuhu Abu Shakib Abu Shakib kunyatuhu Abu Shakib sont surnomcé Abu Shakib حيث سما اول ولد له على اسم صديقه الامير شكيب ارسلان car le premier de ces garçons il lui a donné le prénom de Shakib qui était le prénom d'un grand ami de Shaykh Taqiuddin Al-Hilali qu'on appelait Amirul Bayan, le prince de l'éloquence, Shaqib Arsalan, rahimahullah. Donc il est Cheikh Mohamed Taqiyuddin, Ibn Abd al-Qadir. Là on va voir sa lignée. Et sa lignée, elle arrive jusqu'au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa lignée c'est Mohamed Taqiyuddin, Ibn Abd al-Qadir, Ibn Tayyib, Ibn Ahmed, Ibn Abd al-Qadir, Ibn Muhammad, Ibn Abd al ابن عبد القادر، ابن هلال، ابن محمد، ابن هلال، ابن إدريس، ابن غالب، ابن محمد المكي، ابن إسماعيل، ابن أحمد، ابن محمد، ابن أبي القاسم، ابن علي، ابن عبد القوي، ابن عبد الرحمن، ابن إدريس، ابن إسماعيل، ابن سليمان، ابن موسى الكاظم، ابن جعفر الصادق، ابن محمد الباقر، ابن علي زين العابدين. ابن الحسين ابن علي وفاطمة بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد أقر هذا النسب السلطان الحسن الأول حين قديم سج الماسة سنة 1311 هجري. Et a reconnu la véracité de cette lignée, de cette affiliation, de cette arbre généalogique. Le roi du Maroc de Hassan el-Awwal, en l'an 1311 de et c'était l'année lorsque le roi est passé, le sultan, il est passé dans la ville de Ségil Massa, aujourd'hui elle est connue sous le nom de Tafilalt au Maroc. Et donc c'est la ville où est né Cheikh Mohamed Taqweddin la même année en l'an 1311 de Légir, ce qui fait à peu près 1892, 1892 à peu près. نشأته في فرنسا سان لوس ولد الشيخ رحمه الله سنه 1311 هجريه بالقريه الفرخ وتسمى ايضا بالفيضه القديمه على بضعه اميال من الريصاني وهي من بوادي مدينه سجيلماسه donc le cheikh rahimahullah il est né en 1311 de l'hijr ce qui fait à peu près 1892 de l'ère chrétienne, dans le village de l'Farq, qu'on appelle aussi Fayda al-Qadima, à quelques kilomètres de al qui fait euh, partie euh, de, de la banlieue de la ville de Ségil-Massa. Al-Ma'ruf <cười> <cười> qui est connu aujourd'hui sous le nom de, de Tafilalt. Al-Waqi'a <cười> bin Maghribiya, qui se trouve dans le sud. De, du royaume du Maroc. et 'ilm Il a grandi dans une famille, il a grandi, il a passé son enfance dans une famille qui était connue pour la science et le fiqh. Fa qad kana waliduhu wa min fuqaha itil al-bilad. Et son père ainsi que son grand-père étaient des fuqaha de ce pays. Rihalatuhu li talab al-'ilm wa khidmatihi li dawa ses voyages qu'il a accomplis pour la quête du savoir et son service qu'il a donné au prêche et à la da'wah. Donc il a appris le Coran et il l'a mémorisé auprès de son père. Alors il l'a terminé à l'âge de 12 ans. Puis, il est parti perfectionner sa leçon avec la lecture, avec les règles du tajwid auprès du lecteur Ahmed ibn Salih. Puis, il est parti étudier chez un chef mauritanien qui était présent dans leur région à l'époque. Parce que le terme « veut dire « mauritanien ». Al-Shinqiti, parce que la Mauritanie, avant, avant l'indépendance, elle s'appelait Bilad al-Shinqiti. Et toute personne qui est de ce pays, on l'appelle Al-Shinqiti. Comme les ulama qui sont connus, qu'on appelle Al-Shinqiti. Donc al ça veut dire le Mauritanien comme même il ils disent Al-Jazairi, Al-Maghribi, eux on leur disait Al-Shinqiti. Et le nom de Mauritanie, ça leur a été donné qu'après l'indépendance. Donc ce sheikh, Mohammed Sidiya, Ibn Habib Allah al tandri Donc c'est une قabila Tandr, c'est une قabila qui est en Mauritanie, connue. Al-Shinqiti. Fabada'a bihifzi murtasar Khalil. Il a commencé à étudier avec lui en apprenant, en mémorisant le murtasar de Khalil. C'est-à-dire Khalil al-Musri, rahimahullah. Et le murtasar qu'il a fait, c'est un ouvrage dans le fiqh malikid. C'est un ouvrage de base chez les malikid. C'est en un seul volume. Et il est connu pour ceux qui étudient le fiqh malikid. C'est un des derniers ouvrages qu'il qu'il mémorise. وقرا عليه علم اللغه العربيه, Aliya Diop près de Liouci, les sciences de la langue arabe. والفقه المالكي et le fiqh malikite. Ila an asbah al-shaykh yunibuhu anhu fi ghiyabihi. Il a tellement appris avec lui de sorte que le cheikh Ash-Sheikh était lorsque il s'absentait de de de la ville ou de de du coin où il était Et eh ben, il demandait à Sheikh Takiyuddin, qui était jeune, de le remplacer pendant son absence. و بعد وفاة شيخه توجه لطلب العلم على علماء وجدة وفاس آنذاك. Et après la mort de son Cheikh, le Sheikh Takiyuddin, il est parti continuer sa quête du savoir auprès des savants de la ville de Wujda, ainsi que la ville de Fès. À cette époque, il a en passé la Jusqu'à ce jusqu'à qu'il a eu un, un diplôme de euh, l'université de l'Qarawiyyin. C'est une des plus vieilles universités au monde, la qui est euh, connue historiquement, bien qu'elle a perdu de sa valeur. Mais pendant des siècles, c'était un lieu connu pour la science. C'est Jamal Jam al-Qarawiyyin. C'était comme al-Azhar qui est euh, en Égypte, et c'est comme euh, al-Zaytouna qui est en Tunisie. Pendant des siècles, c'est les plus anciennes universités qu'on qu a dans le monde Et euh, Al Qarawiyyin à la base elle fut fondée il y a plus de près de 1000 ans euh, maintenant par des habitants de Qaraouan en Tunisie. C'est pour ça qu'elle porte leur nom Al Qarawiyyin et ils sont venus à Fès ils ont fondé cette mosquée cette université qui existe toujours. Hein. Thumma safara ila Qahira li an sunnati Al Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il a voyagé vers le Caire, en Égypte, pour chercher la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. « Amthal al-Sheikh Abd al Abu Samh, Il a rencontré certains savants de là-bas, parmi lesquels le Sheikh Abd al-Zahir Abu Samh. Le Sheikh Taqeddin al-Hilali, a quitté sa ville Exactement à la, euh, en 1910. En 1910, de l'ère chrétienne. Puis, après avoir passé par l'oujda, Fès, hein, la régie, les régions, cette région du Maroc, et il est parti au Caire, vers le début des années 20 de l'ère chrétienne. Et il a rencontré le chef Abd al-Zahra, qui plus tard ira émigrer à Mecca après. Euh, l'arrivée de l'état de l'Arabie Saoudite et la propagation de la sunna et du tawhid et ces savants d'Égypte qui sont des savants de la sunna et du tawhid sont appelés à servir dans les terres sacrées et ce sera un des imams de la mosquée sacrée et un des enseignants de le al haram et ce sera un des fondateurs de mahad euh, euh, d'un institut connu qui existe jusqu'aujourd'hui darul hadith al khairiya دار الحديث خليك لابستيتو الحديث qui est à Mecca hada cheikh abd al-zaher abu al-samh rahimahullah wa cheikh rashid ridha qui est connu c'est celui qui avait la revue qui était connue qui s'appelait al-manar rahimahullah wa cheikh mohammed al-ramali rahimahullah wa ghayruhum de même qu'il a assisté au cours un de les universitaires le le universitaire de Al Azhar et makkath bi Misr nahwa sanah wahidah il est resté une année comme ça en Égypte il appelait à la croyance et au dogme des pieux prédécesseurs et il combattait le polythéisme et la mécréance et l'athéisme wa ba'da an hajja Et après avoir accompli le pèlerinage, il s'est dirigé vers l'Inde pour y chercher la science du hadith car l'Inde, à l'époque, le Pakistan n'existait pas. Le Pakistan, le Bangladesh, le Sri Lanka, tous ces pays, c'est l'Inde. C'était l'Inde. C'est qu'après qu'il y a eu la séparation. C'est pour ça qu'ils se ressemblent, c'est tous des Indiens. Donc, et à, l donc à son époque, c'était toujours l'Inde. Et donc... Et là, on est dans les années 20 toujours. Parce que là, ce moment où il va faire son pèlerinage, ce n'est pas encore l'État saoudien. Il faut vous dire que lui, quand il arrive là-bas, c'est encore le califat ottoman. Il a connu... le, C'était l'époque il y était... avait encore... Puisque le califat ottoman, il a été aboli en 1924. Et donc, quand il arrive à Mecca, c'est toujours... Le dirigeant, c'était Chalif Mecca, le représentant de... du sultanat d'Istanbul, du sultan ottoman... Et, donc, et puis c'était la période où les Soufis avaient une prise là, euh, donc à Maqaël Madina. Donc il a connu les terres sacrées à l'époque Soufie, mais à l'époque où ça a été nettoyé et que la Sunna fut euh, propagée comme on le verra. Et il a même des anecdotes qu'il raconte, parce que le Cher, on lui a demandé dans les années 70 d'écrire un peu sur sa vie parce que sa vie elle est impressionnante. Et donc euh, il a écrit euh, de mémoire, de 1920 à 1970 la dawa qu'il a fait de 1920 à 1970 et quand il raconte lorsqu'il est parti à Mekka il raconte que c'était à l'époque où, euh, où il y avait encore euh, le soufisme il raconte même des savants qui sont connus euh, qu'est-ce qu'il faisait comme actes et puis les discussions qu'il a eu, les dialogues qu'il avait avec eux hein, des confrontations qu'il avait avec eux et il y en a un qui était connu un qui s'appelle Mohammed Habibullah ou Mayab al-Shinqiti Il y a un livre connu qui s'appelle euh, euh, Zadul Muslim fi Attafaqa Alayhi Al-Bukhari au Muslim. C'est un livre qui comporte les hadiths mutafaq alayhi entre le Bukhari et Muslim. Muslim. Mais c'était un cher soufi. Et il dit même, shiikh taqoudil, je l'ai vu en train de mettre de l'eau de zemzem sur les traces des pas d'Ibrahim de A.S., maqam Ibrahim. Maintenant, il y, a, il y a un boucal en verre qui le couvre. On ne peut pas y avoir accès. Bah, apparemment, à l'époque, ils y avaient accès. Au Maqam Ibrahim. La station d'Ibrahim, Et donc, ils mettaient du zem, -zem. Donc, comme ça, les, les, les traces des pièces, ça fait un creux. Donc, il y a de l'eau qui, qui stagne dedans. Et avec sa langue, il léchait. Il cherchait la baraka. Et ça, c'était un shir soi-disant connu. Il dit, il, dit, il dit de lui qu'il connaissait le bukha, Sahih, al Bukhah, Sahih Muslim, comme l'un d'entre nous connaît le Fatiha. On dirait la mémorisation qu'il avait. Mais avec ça, regardez, le fait de ne pas être sur la bonne voie des pieux prédécesseurs, où est-ce que ça peut Ça peut amener الهند Et donc après avoir accompli le pèlerinage, il s'est dirigé vers l'Inde. Pour avoir son but qu'il voulait comme science de hadith. Car pendant ces derniers siècles passés, hein, le pays qui était connu pour préserver les hadiths, la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et en être des spécialistes et des connaisseurs, c'était les ulama de l'Inde, les savants de l'Inde. Ils étaient connus pour ça. Et d'abord même, au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'ulama qui ont des isnèdes sur les livres des hadiths, ils ont des chaînes de narration dans les livres de hadiths, et ben elles rejoignent toujours les savants de l'Inde. Car ces derniers siècles, c'était eux qui étaient connus pour préserver, euh, préserver cette science importante. Et ils appelaient à cette science. Et eux, ils étaient connus aussi pour les instituts de Hadith. Darul Hadith, c'est très connu en Inde. Ils en ont plusieurs euh, de ulama dans, ce, euh, dans, dans, dans cette science-là. Et même beaucoup de ulama de, de pays arabes allaient euh, étudier et enseigner, surtout de, du Yémen. Hein, ils allaient dans, dans, dans, dans ce pays-là. Et puis en plus de ça, il y avait un territoire de l'Inde qui s'appelle Bohobal. Bohobal, c'était un royaume. Et il y avait une femme qui était reine, musulmane. Et il y a un homme, un grand étudiant en sciences, qui sera un grand savant. Et là, après avoir terminé ses études en Inde, il va aller chercher du travail à Bohobal. Lorsqu'il arrive à Bohobal, il plaît à la reine. Elle le prend comme mari et il devient le roi de Bohoban. C'était un savant et un roi. Et il a participé à la propagation des livres de hadith. Des livres de hadith. Et ce cheikh là c'est le sheikh Siddiq Hassan Khan al ta'ala. Donc, il va en Inde pour chercher la science du hadith. فالتقى علماء جلاء il a rencontré des nobles savants هناك لا با ففاد واستفاد eh il leur a fait profiter de ce qu'il avait et ils lui ont fait profiter de ce qu'eux avaient ومن اجل العلماء الذين التقى بهم هناك المحدث العلامه الشيخ عبد الرحمن ابن عبد الرحيم المبارك فوري رحمه الله تعالى et parmi les meilleurs Et les plus nobles parmi les savants qu'il a rencontrés là-bas, il y a le grand savant, le Mohaddith, Sheikh sheikh Rahman ibn Abdurrahim, Al mubarak Fouri, sahib Tuhfatil Ahwadi, bicharhi jami'i Tirmidhi, l'auteur du grand commentaire de Sunan al-Tirmidhi, Al Ahwadi. Il est mort à peu près en 1932-1933. Et dans cet ouvrage, à la fin, il y a sa biographie, qui est faite, et parmi les élèves, il est cité le nom de Cheikh Taqyuddin al-Hilali. Il est mort en ouais, 1932 à peu près. Et Ahwazi a été terminée par un proche de Cheikh Abdurrahman Ibn Abdurrahim al-Mubarak Fouri, un grand savant de l'Inde. كزابل s'appelle « الله الرحماني al-Rahmani al الله الشيخ عبيد الله لين ماهو من نفس 1914. إلّا بـ 100 سنة إلّا بـ 100 ans aussi, quand il est mort. Et c'est lui qui avait terminé, sous l'ordre de 100 سنة إلّا بـ 100 سنة إلّا بـ 100 سنة إلّا بـ a terminé إلّا بـ 100 سنة إلّا Et c'était un grand savant qui était le président de euh, uh, al-Hadith, les, les, les, les, les gens du Hadith de, de, de l'Inde. Et c'était aussi Raïs al-Jami'a Salafi Yabib Banars. C'était le président de l'université Salafi de, de, de Benares qui est en Inde. Et tellement qui était connu pour son savoir que Cheikh Mohamed Narsouddin al al-Albani, lorsqu'il fut questionné euh, sur qui sont les, les, les grands savants de la sunnah de cette époque, Il a dit, au jour d'aujourd'hui, on est dans les années 90, je n'en connais que deux. Un Abdul Aziz ibn Baz, le Mufti de l'Arabie Saoudite, et un chef Ubaidullah al rahmani en Inde. Rahimallah Allah al Jamia. Et de la même famille, il y a le Cheikh Safiyur Rahman al Fouri celui qui a fait le nectar cacheté. Vous connaissez le livre, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est de la même, de la même famille. Et c'était lui à son époque aussi, il est mort il y a quelques années, de il y a deux ou trois ans, c'était aussi Raïs al-Jama'a al-Salafi al <coughs> Et il a appris de lui, donc Cher euh, Taqiyiddin, il a appris de ce Cher la science du hadith, et ce Cher lui a donné la permission de l'enseigner, il lui a donné l'ijazah. وقد قرذه بقصيده يهيب فيها بطلاب العلم الى التمسك بالحديث والاستفاده من الشرح المذكور اي الشيخ تقي الدين الهلالي il est connu pour être un maître dans la langue arabe et un grand poète en tant que savant dans la science religieuse et il avait fait un poème pour parler en bien de ce cheikh et de la science du hadith qu'il enseigne et des mérites de son livre qui est le commentaire de Sunan at-Tirmidhi وقد طبعت تلك القصيده في الجزء الرابع من الطبعه الهنديه eh ce poème il a été mis dans le volume 4 de de ce commentaire dans l'édition indienne du livre كما اقام عند الشاه محمد بن حسين بن محسن الحديد الانصاري اليماني نزيلا الهند وانا ذاك de même que il a rencontré le cheikh Mohamed ibn Hussain ibn Muhsin al-Hadid al-Ansari al-Yamani. Donc un shiikh qui est originaire du Yémen et qui est venu s'installer en Inde à l'époque. وَقَرَأَ عَلَيْهِ أَطْرَافًا مِنَ الْكُتُبِ السِّدْةِ Et il a étudié auprès de lui, auprès de ce shiikh d'origine yéménite, une bonne partie des six livres du hadith. Al-Kutub sitta C'est-à-dire... Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidhi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Ce sont les Kutub As-Sitta. Wa jazahu aydan, il veut donner la permission de transmettre d'enseigner ces livres. Il y a aussi un grand savant indien qui à l'époque aussi un grand savant yéménite. Je veux dire qui s'était installé à l'époque à en Inde et qui a participé à la propagation Il y a l'édition des livres de hadith qui a Cheikh Abdurrahman ibn Yahya al-Yamani al-Mu'allimi, qui plus tard ira terminer sa vie à la Mecque et il était le doyen de la maqtaba, de la bibliothèque de Masjid al-Haram. Il a été retrouvé mort, sa tête posée sur le livre, dans les années soixante. ومن الهند توجه الى الزبير البصره دولاند ابرههزيرجهت غير عين village qui s'appelle al-zubair qui est près de basra dans le sud de l'Irak pas loin du Koweït في العراق ان العراق حيث التقى العالم الموريتاني السلفي المحقق الشيخ محمد الامين الشنقيطي الى باه الى تلك اللقاء دال grand savant Shinkiti est d'origine mauritanienne, donc, euh, salafi, euh, connu pour sa science, pour sa grande science, Mohamed Al-Amin al, -Amin al Ce n'est pas l'auteur de Adwa al-Bayan, l'auteur du commentaire du Coran qui, qui était connu en Arabie. Celui-là, il est venu après. Non, celui-là, c'est un shir qui a le même nom, Mohamed Al-Amin ibn Mohamed al-Mukhtar. Le même euh, nom, au début la même affiliation, à shinkiti mais ce n'est pas les mêmes personnes. Celui-là, il est né à peu près en 1870. Et il est mort en 1933 à peu près. Et il a ouvert une école, une école à Az-Zubayr. Et il était enseignant dedans. Et donc, sheikh Al-Taqiyyeddin Al-Hilali, il est parti à sa rencontre pour apprendre aussi de lui. Mou'assis madrasat al-Najah al-Ahliya bil-Zubayr. C'est le fondateur de cette école. L'école al-Najah al-Ahliya.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 Et qui est venu dans les années 40 en Arabie. Il était venu faire un, le hajj. Et son voyage a duré près de 6 mois par voie terrestre. Et il a écrit un livre de près de 300-400 pages où il explique son voyage et tout ce qui s'est passé dedans. Très beau, très bel ouvrage. Et donc il a pris tout son temps jusqu'à ce qu'il arrivait en Arabie. Des émirs saoudiens l'ont vu pendant le hajj. Et ils ont vu le savoir qu'avait cet homme. Et ils lui ont demandé, et ils ont insisté pour qu'il reste. Et il est resté, et ce fut hein, le professeur de beaucoup d'élèves d'Arabie Saoudite. Et il a écrit son grand ouvrage, ce tafsir du Coran qui s'appelle Adwa al Bayan, qui est connu. Et il est mort en 1973, rachmahu taala. Donc là, c'est donc c'est pour dire différencier de, parce qu'il y en a beaucoup qui font pas, qui ne font pas la distinction. Was ta'fada min al et Il a profité de son savoir. Wa makatha bil Et il est resté là-bas en Irak près de trois ans. et pour l'anecdote, le chef celui qui était à Zubayr il lui a donné sa fille en mariage. chef chenqueté, était marié avec la fille de ce chef chenqueté. ثم سافر بمصر. puis il est retourné, l'a voyagé vers l'Arabie en passant par par l'Égypte. Et là, ça y est, c'est déjà l'État saoudien. C'est les saoudiens qui ont pris le pouvoir dans les territoires. Et donc, et il avait un message écrit par Rashid Rida, pour le roi, pour lui présenter qui est Cher Taqiyyeddin. Parce qu'il voit en Arabie, après la prise de pouvoir de Al saoud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 Et il a trouvé un numéro de ce magazine. Et il y avait dedans des articles sur le Hadith. Et lorsqu'il a lu ces articles, c'est ça a été hein, le euh, fa, le, euh, le le déclic, si on peut voir, le déclic pour l'étude du Hadith. Et puis plus tard, on sait qu'il sera un Sheikh Mohammed Nasruddin Al-Elbany, taala. Et donc. Il a comme lui, il y va il connaît pas il connaît pas le ce nouveau roi. Donc il va écrire un mot pour le présenter. قال فيها il va écrire dedans Inna Muhammadan taqiy din al-hilali al-maghribi afdalu man ja'akum min ulama' al-afa'. Il lui dit cet homme qui vient, Muhammad Taqi din al-hilali al-maghribi est le meilleur des savants qui est venu de l'étranger vers vous. فأرجو أن تستفيدوا من علمه. وжآسبر que vous allez profiter de son savoir. فبقي في ضيافة الملك عبد العزيز بضعة أشهر. ودونه، هي التي sous l'hospitalité du roi عبد العزيز. plusieurs mois. بضعة أشهر. le mot بضعة en arabe c'est pour dire de entre 3 et 9. donc c'est entre 3 et 9 mois. lorsque c'est entre 3 et 9, on dit le mot terme bid'a. comme dans le Hadith. بيد الإيمان بيدعون والستون شعبة أو بيدعون والسبعون شعبة. سدياً أنتس وسنتوايس وساتنف وانتس سبعة وثلاثين وسبعة وتسعة. لذلك بقى بضعة أشهر في المدينة. ثم Il ذلك بضعة أشهر في المدينة. ثم بعد ذلك بضعة أشهر في المدينة. ثم بعد ذلك بضعة أشهر في المدينة. ثم بعد ذلك بضعة أشهر في المدينة. ثم بعد ذلك بضعة أشهر في المدينة. ثم بعد ذلك بضعة أشهر responsable de l'enseignement dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, le, si on peut dire, l'inspecteur de l'enseignement, dans le contrôleur de l'enseignement de, de, de dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi sallam. Et il est resté dans la, à Médine pendant deux ans. Il est resté deux années. ثُمَّ نُقِلَا masjid al Haram. Puis, on lui a, il a été muté vers la mosquée sacrée à la Mecque. والمعهد العلمي السعودي بمكه ا ككمسنيون ان لستيتوت سيتنتيفيك سعوديان على مكه وقام بها سنه واحده اللي بيستى لبا une annee وبعدها جاءته رسائل من اندونيسيا ومن الهند تطلبه للتدريس بمدارسها ابره سولا اله رسي beaucoup de courriers provenant d'indonesie et d'inde qui lui demande de venir chez eux pour enseigner فرجح قبول دعوه الشيخ سليمان الندوي رحمه الله رجاء ان يحصل على دراسه جامعيه في الهند il a préféré répondre à l'invitation de l'Inde hein de Sheikh Suleiman Nadwi qui avait une école connue là-bas hein et pourquoi parce qu'en même temps il a dit je pourrais peut-être faire des études universitaires pour avoir un diplôme universitaire Onad, wa sar ra'is asatidat al-adab al-arabi fi kulliyat nadwat al-ulama fi madinat Lucknow laknahu laknahu bil-Hind Et donc, il est parti donc à Lucknow, c'est en c'est en Inde et il était le président le doyen des professeurs de la littérature arabe dans la faculté de Nadwat ulama la faculté de Nadouat al-Ulama en Inde. « Haythou baqiyath thalâthes sanawat ta'allama fiha l-loura l-injliziyya » Et il est resté là-bas trois ans à enseigner. Il prenait l'ilm al-hadith et lui il leur enseignait la langue arabe, la littérature arabe et la poésie arabe. Et c'était une occasion pour lui d'apprendre la langue anglaise. Et pour l'anecdote encore, les traductions du Coran qu'on a qui viennent de Médine la traduction anglaise c'est la sienne les anglais la traduction du Coran qu'ils ont qui vient de Médine du complexe du Roi Ferd de Médine eh ben c'est la traduction de Cheikh Muhammad Taqiyuddin Al Hilali Rahimahullah ta'ala il l'a fait avec un, un autre euh, je crois un indien qui s'appelle Cheikh Muhsin Khan Rahimahullah. ولم تتيسر له الدراسه الجامعيه بها مي pendant ces trois années il a pas eu l'occasion de pouvoir suivre des études universitaires là là باصدار باقتراح من الشيخ sous la demande du président de l'université cher souleyman nadwi avec l'aide d'un de ces élèves qui s'appelle Masoud Alam Nadwi, رحمه الله تعالى. Et euh هذا Masoud Alam Nadwi il a ablé ouvrage sur la biographie de cheikh l'islam Muhammad ibn Abd wahhab رحمه un livre qui existe en arabe avec l'introduction la préface faite par cher Tariquddin al-Hilali, رحمه الله الجميع. ايل سوفي الى magazine qui s'appelait ad-dhiya ثم عاد الى الزبير puis après il est retourné en Irak à Zubair al-Basra Basora وقام بها ثلاث سنين et il est resté encore 3 années mualliman bi madrasat an-najah al-ahliya en tant qu'enseignant dans l'école qu'on a cité tout à l'heure madrasat an-najah al-ahliya al-madhkura anifan وبعد ذلك Safara il a Puis après cela, il a voyagé en Suisse, à Genève. Et il a été l'hôte de son ami, qu'on appelle l'émir de l'éloquence, Chakib Arsalan, qui à ce moment là habitait à Genève. Wakana Yuridud dira Et il voulait e faire des cours universitaires prendre des cours universitaires dans une des facultés anglaises britanniques Fa lam yatayasar lahu dhalik ma la tashnu la bayti fasilitet fa kataba al amir shaki risala ila ahad min asdiqaihi bi wizarat al kharijiyya al alemaniya et donc shaki arcelan rahimahullah a écrit une lettre hein de ses amis qu'il connaît une connaissance à lui Le ministère des Affaires étrangères allemandes de l'époque. On est, on est à l'époque de Hitler. <coughs> on, est, on est dans les années 30. C'est l'époque hitlérienne. Et donc il lui a écrit une lettre pour lui, lui demander Est-ce que tu peux le prendre comme il veut faire euh, des années dans l'université Il a dit J'ai un jeune marocain. connu pour la, être littéraire, et il lui dit « Jamais un comme lui est entré en Allemagne. Bon, » pour dire la place qu'il a auprès de lui. « Et il veut étudier dans une des universités. »« Il a été même plus loin, il lui a dit « J'espère que vous allez lui trouver un, une place. » comme enseignant de la littérature arabe dans vos universités, comme ça vous pourrez lui donner un petit salaire pour qu'il puisse payer ses études que lui veut faire. Et rapidement, il y a eu la réponse pour l'acceptation. Et donc, le Cheikh il est parti donc en Allemagne Et il a été nommé un professeur à l'université de Bonn. al et il s'est empressé à étudier la langue allemande. Après, il fait et ce sera une langue très normale pour lui. Hein. Le cheikh euh, Takhine Hilali, donc c'était un maître dans la langue arabe, mais il avait la maîtrise de l'espagnol, de l'allemand, de l'anglais, et c'était un spécialiste de l'hébreu. إذن، حيث حصل على دبلومها بعد عام. في سنة واحدة، له سون دبلوم لغة، لغة تعلم اللغة الألمانية. ثم صار طالب بالجامعة مع كونه محاضرا فيها. إذن، ثم أصبح طالبا في الجامعة. إذن، ثم أصبح طالبا في الجامعة. il ثم أصبح طالبا في الجامعة. إذن، ثم أصبح طالبا في الجامعة. إذن، ثم أصبح طالبا في الجامعة. إذن، ثم أصبح طالبا في الجامعة. إذن، d'un côté et professeur de l'autre et pendant cette période qu'il va vivre en Allemagne hein, il va beaucoup traduire euh, de choses arabes en langue allemande et vice versa et après 3 ans il Bonn, passé à la jamaïa de Berlin les talibs et les mouchrives Et après trois ans passés à Bonn, il va aller à l'université de Berlin, en tant que, pour terminer ses études universitaires, et en tant que professeur aussi dedans, et aussi en tant que superviseur de la radio allemande en langue arabe. C'était lui le responsable. Ils l'ont nommé responsable de la radio arabe. Et dans les pays arabes à l'époque, il était connu parce qu'il faisait des, euh, des discours. Dans cette radio, et les gens entendaient sa voix dans les pays arabes qui arrivaient à capter la radio allemande en langue arabe, mais ils ne l'avaient pas vue. Et en l'an 1940, on est en pleine Seconde Guerre mondiale, il est à Berlin. Il présente son doctorat. Et il présente Martin Hartmann. وَكَرْ بُرْكَ Et donc, et ça sera le sujet, c'est une réfutation sur les, les propos ou euh, les, euh, les propos que euh, prétendent les prétentions des orientalistes. Les Moustachariqin, c'est les orientalistes. Aujourd'hui, on les appelle les islamologues. À l'ancienne, c'était les orientalistes. Et ils répondent à leurs erreurs. Comme Martin Huffman, وَكَرْ karl ça ce sont des grands orientalistes que à l'époque. وكان موضوع رساله الدكتوراه ترجمه مقدمه كتاب الجماهير من الجواهر مع تعليقات عليها. Et le sujet de son doctorat c'était la traduction de l'introduction de ce livre qui s'appelle Al Jamaahir min avec des annotations et des explications dessus. وكان مجلس الامتحان والمناقشه من 10 من العلماء. Et le le conseil qui allait euh, superviser et qui allait étudier la thèse du doctorat, était euh, fait de dix grands professeurs. Et il y a eu unanimité chez eux pour lui donner euh, le son doctorat dans la littérature arabe. Et donc et en pleine seconde guerre mondiale, il est retourné au Maroc. وفي سنه 1947 ميلاديه سافر الى العراق يوم 1947 il est retourné en Irak وقام بالتدريس في كليه الملكه عاليه ببغداد et il était enseignant à la faculté de la reine Alia parce que l'Irak était un royaume à l'époque c'est jusque dans les années 50 c'était un royaume c'est les militaires qui en ont fait une république lorsqu'ils ont fait leur coup d'état Et le roi de l'Irak de l'époque, c'était le cousin du roi de Jordanie. C'était son cousin. Et donc, il était professeur en 1947 à Bagdad dans la faculté de la reine Aliya. Il a anqam l'inqilab al-askari fil-Irak faradara ila al-Maghrib saenata 159 miladiyah. Et après qu'il y ait eu le coup d'état militaire en Irak, il a quitté Il a quitté l'Irak pour aller au Maroc en 1959. C'est-à-dire qu'il était professeur à la faculté de Bagdad pendant 12 ans. De 1947 à 1959. Pendant 12 ans. Et pendant... Asli shirk. qu'il était au Maroc, hein, il a entamé son prêche et son appel hein, à l'unicité d'Allah et le combat contre le polythéisme. Et il a appelé au suivi de la voix des pieux prédécesseurs. Et donc, l'année où il est arrivé en 1959, Il a été nommé professeur à l'université Mohammed V de Rabat. Puis, son annexe il était professeur dans l'annexe de cette université qui se trouve à Fès. En 1968, il a reçu une de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, En 1968, il a reçu une demande de la part du Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. رحمه الله رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة آنذاك، الرئيس للجامعة الإسلامية في المدينة آنذاك. للعمل أستاذا بالجامعة منتدبا من المغرب. donc il lui a demandé de venir enseigner à l'université islamique de Médine en provenance du Maroc. فقبل الشهير الريالي، et il a accepté cette demande. il faut vous dire En, en, en 68, le cheikh il a, il a 77 ans, comme ça, à ce moment-là. Et puis il vient à Medin pour enseigner. Et le cheikh, donc, il est venu. Et il a enseigné à Médine jusqu'à l'année 1974, c'est-à-dire pendant six ans. Et pendant ces six années, c'est là où le Cher ibn Baz, il lui a demandé à lui et puis à Muhsin Khan, qui était aussi là-bas, de faire des traductions en anglais. Et comme le Cher ibn Baz, il a vu qu'il maîtrisait la langue anglaise, il leur a demandé de faire des traductions pendant qu'ils enseignent. Et ils ont traduit le Qur'an, donc en anglais, c'est traduction officielle qui est connue. Ils ont traduit... Sahih al-Bukhari en anglais ils ont traduit al اتفق عليه الشيخان un ouvrage qui englobe les hadiths qui rapportés par Al-Bukhari et Muslim donc c'est parmi les ouvrages que ils ont traduit pendant ces années-là حيث ترك الجامعه وعاد الى مدينه مكناس de sorte qu'il a délaissé donc l'université islamique de Médine et il est retourné à la ville de Meknès au Maroc bil Maghrib للتفرغ للدعوه الى الله pour sa donner au prêche à Allah subhanahu wa ta'ala fa sara yulqi al-durus bil masajid wa yajul anha' al-maghrib yanshur da'wat al-salaf al et donc il a voyagé dans beaucoup de contrées et de villes au Maroc il passait de mosquée en mosquée pour propager le prêche des pieux prédécesseurs wa kana min al-muwaadhibeen ala al-kitaba fi majallat al-fath لمحب الدين الخطيب رحمه الله تعالى ومجله المنار لمحمد رشيد رضا رحمه الله il était resté constant dans l'écriture d'articles dans les deux magazines égyptiens connus le magazine al-Fath de Sheikh Muhammad Muhiddin al-Khatib رحمه الله et la magazine du Manar de Muhammad Rashid Rida رحمه الله شيوخه، سي professeurs, les shikh qui il a étudié. Min shuyukhih rahimahullah, parmi ses shourouh rahimahullah, Al-Sheikh Muhammad Sidya Ibn Habib Allah Al-Shanqiti, Al-Sheikh Abdul Rahman ibn Abdul Rahim Al-Mubarakfuri, Al-Sheikh Muhammad Al-Arabi Al-Alawi, Al-Sheikh Al-Fatimi Al-Sharawi, Al-Sheikh Ahmed Suwaiki Sukirj, Al-Sheikh ibn Hussein ibn Muhsin Al-Hadidi Al-Ansari Al-Yamani. Al Sheikh Muhammad Al Amin Al Shanqiti. Ghayr sahib Adwal Bayan, ce n'est pas celui qui a fait Adwal Bayan, comme je vous ai dit tout à l'heure. Al Sheikh Rashid Ribah. Al Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim, l'ancien mufti de l'Arabie Saoudite, le grand professeur de Sheikh Ibn Baz, rahimahumullah jami'an. Ba'd ulama' Al Qarawiyyin, certains savants parmi les professeurs de l'université du Qarawiyyin à Fès. بعض علماء الازهر سيسون parmi les professeurs de l'Azhar lorsqu'il y était مؤلفاته سيز اوغراج مؤلفات الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله كثيره جدا اليك هي beaucoup d'ouvrages وجمعها ليس بالامر الهين اين il est très difficile de pouvoir les énumérer et de les retrouver on a on ne les a pas tous retrouvés لانها اولفت في ازمنه مختلفه وبقاع شتى car les ouvrages ont été écrits à des moments différents et dans des lieux différents et parmi lesquels il y a wali wal-Badr fi Sahih al-Bukhari On a seulement le premier volume un commentaire de Sahih al-Bukhari Al-Ilham wal-In'am fi tafsir al-An'am Mukhtasar Hadil khalil fi al-Aqaid wa al-Jalil Ça c'est un livre dans le fiqh, avec les daliens. « Al-hadiyyatul hadiyya li ta'ifat tijaniyya » C'est un ouvrage sur la secte sophie connue. Et il est à savoir que le shiik, dans son enfance, il était tijaniy. Il était issu d'une famille tijaniyya, puis il se repentira de cette secte. Et après, alhamdulillah, c'est là où il est parti étudier le hadith et la bonne akidah. « Al-qadil adil fi hukmi l-binai al-al-qubur » العلم المأثور والعلم المشهور واللواء المنشور في في بدع القبور آل البيت famille du prophète وسلم concernant la famille du prophète صلى الله عليه وسلم آل البيت ما لهم وما عليهم حاشيه على كتاب التوحيد للشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب c'est des annotations en fait sur le kitab at tawhid حاشيه دو ميم على كشف الشبهات لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمه الله الحسام الناحق لكل مشرك ومنافق دواء الشاكين وقامع المشككين في الرد على الملحدين البراهين الانجيليه ايتادير على ان عيسى داخل في العبوديه وبريء من الالوهيه Est un adorateur d'Allah et qu'il est innocent de ceux qui l'ont divinisé. sur les de la du voyageur. sur l'interdiction de stopper les naissances, limiter les naissances. Ça c'est interdit en islam. On a le droit d'espacer mais pas d'un de stopper totalement les naissances. الثقافة التي نحتاج maqal, مقال تعليم الإناث وتربيتهن مقال ما وقع في القرآن quand je dis مقال c'est des articles qu'il avait écrits. ما وقع في القرآن ب لغة العرب مقال Ça, c'est un article très important, parce que de, depuis très longtemps, la discussion a eu lieu. Est-ce que dans le... Vous m'excusez, on, on rajoute quelques minutes, ça, Inch'Allah. C'est, est-ce que dans le Coran, il y a des mots qui ne sont pas arabes ou pas C'est une discussion. Certains savants ont dit oui. Dans le Coran, il y a des mots, ils ne sont pas arabes. D'autres savants ont dit non, c'est une erreur. Tous les mots qui sont dans le Coran sont arabes. Puisqu'Allah, il a dit « bilisan in arabe immobile, qu'il a été révélé dans une langue arabe claire, évidente. Puis, ceux-là qui ont dit que c'est qu'en langue arabe, et ils ont répondu aux autres en leur disant que les noms propres, on les garde comme ils sont. Ibrahim, c'est pas un mot arabe. Ismaïl, ce n'est pas un mot arabe. Isa, ce n'est pas un mot arabe. Haroun, Moussa, c'est des noms de prophètes Mais à la base, ce n'est pas. Il y en avait qui étaient hébreux. Chacun, chacun est d'où ils venaient. Donc, leurs noms, on les garde comme ils sont. Mais le nom propre, le fait de les avoir gardés comme ils sont, ne fait pas dire que dans le livre il y a des mots non arabes. Un livre écrit en français. On écrit un livre en français. Et puis. Euh, Les acteurs du livre, ce sont, par exemple, des noms de musulmans. Mohamed a dit, mustapha est parti. Est-ce qu'on va dire que dans le livre, il y a des mots arabes Non. Mais les prénoms, ne sont pas français. Les noms propres n'entrent pas dedans, comme les noms des villes, les noms des pays. Ça n'entre pas dedans. Mais cher Taqiyeddin, il a fait une étude là-dessus, et il dit, à la base, il y a des mots, et on a des preuves qui ne sont pas arabes. mais ce sont devenus des mots arabes, c'est ça la réponse en vérité, c'est que les arabes les ont introduits et ils les ont arabisés, c'est-à-dire qu'ils les ont prononcé à leur manière, hein, ils les ont euh, déformés pour les prononcer à leur manière, comme tout le monde fait dans sa langue, lorsqu'il va dire des mots, eh ben, comme les prénoms, hein, un français il ne dit pas Mohammed. il ne dit pas Rachid, il ne dit pas Isa, Il y, y a des prononcations arabes que lui ne prononcera pas. Vous, vous, vous comprenez donc, euh, donc, voilà comment... Euh, C'est un article qui est très très important euh, là-dessus. al <coughs> الشباب المسلم من وحي الأندلس قصيد وفاته رحمه الله سمع في يوم الثنين الخامس والعشرون من شهر شوال ألف وأربعمائة الموافق لاثنين وعشرين يونيو ألف وتسعمائة وسبعة وثمانين ميلادية، donc le lundi 25 شوال 1407 de l'egir، équivalent au 22 juin 1947. مصيبة الأمة الإسلامية مفاجعة ومصيبة يصعب على القلم وصفها وهي مصيبة موت الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله. un grand mal qui a touché cette communauté et toute la nation musulmane la mort de ce grand savant rahimahoullahu ta'ala وذلك بمنزله في مدينه الدار البيضاء بالمغرب parce qu'à la fin de sa vie il a terminé sa vie à Casablanca et donc il est mort dans sa demeure dans sa maison dans la ville de Casablanca au Maroc وقد شيع جنازته جمع غفير من الناس يتقدمهم علماء ومثقفون وسياسيون et beaucoup de monde ont participé à ces funérailles. À leur tête, des savants, des intellectuels et des politiques qui ont voulu assister aux funérailles de Cheikh Mohamed Taqouddin, alihilali rahimahullah. « Wa qad qala rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah la yakbidu l'ilman tiza'an yantazi'uhu min al-ibad, walakin yakbidu l'ilma al-'ulama' hatta idha lam yubki aliman » اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأثوا بغير علم فضلوا وأضلوا رواه البخاري. le messager d'allah sallallahu alayhi wasallam a dit certe allah ne prend pas le savoir des gens يعني des cœurs des hommes mais il prend le savoir en prenant la vie des savants jusqu'à qu'il n'y ait plus de savants et les gens prendront comme élite comme leaders des ignorants à qui on posera des questions et ils répondront sans connaissance sans savoir et en faisant cela ils s'égareront et ils égareront les autres rapporté par Al-Bukhari et parmi les paroles des savants concernant Cheikh Taqeddin el hilali on a ce témoignage de Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz qui l'a connu qui était un proche de lui Et il y a une anecdote que raconte le cher Fala Ismail Mundakar, le cher, le savant qui est au Koweït, الله, que dans les années 70, il était assis dans l'assemblée de Sher Ben-Baz. Il y avait du monde. Et il y a Sher Taqiuddin qui rentre. Et Sher Taqiuddin hilali était quelqu'un qui voyait. Mais à la fin de sa vie, il a perdu sa vue. الله, Et Sher Ben-Baz, il est aveugle. Il n'est pas né aveugle. Il a perdu la vue à l'âge de 19 ans. Mais Allah, il lui a donné le savoir. Et il lui a donné la clairvoyance. Et comme a dit le prophète, celui qui patiente sur ses deux biens aimés qui lui ont été pris et qui fait preuve de patience, il entrera au paradis en échange. Ces deux biens aimés, c'est ses yeux. C'est si quelqu'un, Allah, il lui a pris la vue et il a fait preuve de patience. Et bien Allah, en échange, il lui donne le paradis. SubhanAllah. Et donc, et cher Falah, il dit, en voyant la scène, et, vous la retrouvez hein, sur internet, et elle est même, je crois, traduite en français, hein, les paroles, il y parle, et s'est traduit en français, et, et chacun va vers l'autre, mais avec ses mains, il essaie de, de, de, de, la, de le toucher. Et donc, comme ils sont aveugles les deux, bon, bah, ils font des mouvements avec leurs mains jusqu'à ce que chacun arrive à, à l'autre. Et ils se prennent dans les bras, ils se mettent à pleurer les deux. Subhanallah. Heureux de, de se retrouver رحمهم الله. قال دي يا الشيخ ابن باز رحمه الله سبحان الله ينوت ايه؟ سكي اللي لفي لدل استيمه ليهم، يل exactement quand est-ce qu'ils sont morts, à quel âge qu'ils sont morts؟ سبحان الله، ايه لا pour chaque tagline le fait. Et il dit: "توفي الشيخ العلامه الدكتور محمد تقي الدين بن عبد القادر الهلالي الحسيني في الدار البيضاء بالمغرب في يوم الثلاثاء" الموافق السابع والعشرين شوال عام ألف واربع مئة وسبعة الله رحمة واسعة وضاعف له الحسنات. ياه، امكية différence de deux jours dans dans je ne sais pas d'où où est-ce qu'allait l'erreur. Wa canamou liduhu. écoutez bien. Fi Muharram من عام ألف وثلاث مئة وواحد عشر. اللي دي اللي dans le mois de Muharram. c'est-à-dire le premier mois de l'année musulmane de l'an de l'an 1311 de l'égir. اخبرني بذلك رحمه الله سي هو نفسه كي ما لا precisé qu'il était né pendant le mois de Muharram mushafhatan fi al-Madina il m'a dit de vive voix a Medine wa bidhalika yakun qad 'asha vu cela on comprend qu'il a vécu 97 97 ans 97 ans illa shahrayn wa ayyaman il lui manquait que 2 mois et quelques jours pour avoir les 97 ans apres il dit wa kana aliman fadlan badilan mas'ahu wa sahu fi adda'wati ila allah subhanahu et c'était savant noble honorable et qui mettait tous ses efforts dans le prêche à allah subhanahu wa ta'ala ayna ma kan law il satrouf wa qad tawafa fi kathir min albilad et il a voyagé dans beaucoup de pays il a prêché à allah en Europe pendant une période. Il y a un frère qui est, euh, Vous devez le connaître, Hassan Abou Asma. Il est connu à, à Roubaix, il était à Roubaix. À un moment donné, il était imam à une ville que vous avez à côté, là, en, en, en Belgique, Moukron. Moukron. On avait fait une daura là-bas. Il y a... Je ne sais plus combien, 8 ans ou 9 ans en arrière. Et lui, quand il est venu là-bas, il a trouvé les vieux beaucoup prier comme la sunna. Il faisait beaucoup d'actes de sunna dans la prière. Il leur a demandé, c'est qui qui vous a appris cela Ils ont dit, c'est un savant marocain un vieux, il nous a rendu visite dans les années 70. Et il est resté quelques jours avec nous, et il nous apprenait comment faire la prière. Il leur a dit, c'est qui Ils ont dit, c'est Cheikh Mohamed Taqddin al-Hilali. Lorsqu'il a entendu que dans le pôle Nord, il fait jour pendant des mois, ou il fait nuit pendant des mois, Comment ils font pour les prières et pour le Ramadan Il a demandé à un, un élève, à lui, un ami à lui, un proche, de prendre sa voiture et de l'emmener jusqu'au pôle Nord. Du Maroc, il est parti jusqu'au pôle Nord pour voir de ses propres yeux. Et après, il leur a écrit un article pour leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Subhanallah. Wa hind wafi al-Arabiya, ainsi que, En Inde, il a, il, a, il a prêché, et ainsi que dans la péninsule arabique. وَدَرَّسَ فِي الْجَامِعَ الْإِسْلَامِيَةِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّوَّرَةِ Et il a enseigné dans l'université islamique de Médine. وَلَهُ مُوَلَّفَاتِ Et il a des ouvrages, il en a cité quelques-uns, on les a déjà vus. Et il dit وَقَدْ خَلَّفَ بْنَيْنِي وَبْنَتَيْنِي أَوْ ثَلَاثًا Et il a laissé comme enfant deux garçons et deux ou trois filles. Parmi ses épouses, il y a une Allemande musulmane. Il a comme épouse. Une Allemande, une Allemande, une Marocaine. Ça, c'est sûr. La fille de chenquete qu'on a vue. Après, je ne sais pas le reste. Naam. Taïeb. Naam. Ça, on l'a lu. Euh, Allah wa aslaha halahum. Wa qad salla alayhi jammun ghafir. Wa dufina fi makbarati ddar al-bayda » جمعنا الله به في دارك الكرامة وخلفه على المسلمين بأحسن الخلف انتهى رحم الله الجميع.哎，有 bien d'autres choses qu'on pourrait dire, mais l'heure ne le permet pas. Puis j'espère que dans tout ce qu'on a vu, il y a une suffisance et il y a bénéfice pour nous tous. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك توبوا إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك توبوا إليك واخذ عوانا أن الحمد لله رب العالمين